Qui fait honte à ses parents Certains de nos frères ne savent même plus qui ils sont Déracinés, vides de leur culture Oubliant leur passé, gâchant leur culture fils d'immigrés, élevés dans le respect perdu en France comme dans un brouillard épais Parce que les fils ne ressemblent plus à leur père Et que les filles tiennent très peu de choses de leur mère Les familles pleurent, saignent se déchirent Jusqu'à ce que différence remplace le dialogue Parents que l'inquiétude fait vieillir Enfants que l'arrogance ramène à la morgue Ignorance aux douloureuses conséquences Je déplore l'état du jeune africain en France Génération qui choisit l'autodestruction Génération qui fait honte, salive, chante Imi Imi Ribama, Iman Hamid Iman Hamid On s'allie en die chante Iman Saray Iman Transporbo Iman Saray Iman Génération qui fait honte A ses parents Troque ses valeurs Contre celles de l'Occident Dispersé comme un troupeau D'outon sans berger Inconscient que leur conscience Est assiégée sujet aux mauvaises suggestions il cherche réponse mais aux mauvaises questions il n'aiment pas ce monde mais ne souhaite pas le changer ils ne connaissent pas l'ennemi mais veulent se venger ils confondre richesse et réussite ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent n'est pas ce dont ils ont besoin à observer ceux qui ont tout ils croient qu'ils n'ont rien ils pensent rarement à ce qui en veut et leurs parents ne se reconnaissent plus en heureux que leurs parents que le nom, génération qui fait honte, salive, chante Toi qui fais honte à tes parents Au lieu de l'argent, ramène les flics à la maison Est-ce comme ça que tu les remercies Faudrait qu'un jour tu prennes le temps de leur dire la merci la. Les yeux fermés, les oreilles sourdes, le cœur aveuglé Pendant que tes parents étouffent dans la peine vois-tu pas sur leur visage qu'ils sont fatigués Ne sens-tu pas leur nostalgie du bruit Il Ils élevé toi, qu'as-tu fait pour Je eux pour eux t'ont soigné quant à toi, tu les rends malades Le ne vole pas, il est trop digne de Aller te chercher au commissariat lundi Et il n'aime pas que tu salises son nom de famille Génération, ton ingratitude, j'accrime Génération, ton ingratitude, j'accrime Génération, tu fais honte, salive, chante Chante Yena mama se nog père Yena mama le fille de choses de leur mère Génération qui, parents, qui Génération, qui parents, Génération qui fait honte à ses parents Trois que ses valeurs contre celles de l'Occident Certains de nos frères ne savent même plus qui sont Génération qui fait honte à ses parents Trois que ses valeurs contre celles de l'Occident bange bon. enfin, valeur contre celle de l'oxygène